j'aime tant, tu ne sais pas, tu ne sais pas que mon bonheur, c'est d'attendre à chaque instant, un seul geste, un mot de toi, rien que pour moi, quand ta main frôle mon corps, tu ne sais pas, tu ne sais pas qu'au fond de moi, j'ai le C'est mon secret, mais si tu veux, je te le fais partager. Pour le garder, comme un trésor pour nous deux. Car l'amour que j'ai pour toi, tu ne sais pas, tu ne sais pas, qu'il est si grand que jamais, jamais pour. Rien.